Hmm. J'ai la folie qu'il faut face à tous mes homies, mes go Qui trouvent mes flow illego Et qui trouve que midi c'est tôt aia, aia, aia. Tu crois que t'es bon mais tous paye J'prends de l'âge comme la bouteille Ils parlent mais au fond tous même J'rentre dans la prod comme Bruce Lee ou Bruce Swain Fuck top, j'rentre de soirée ouais. J'ai fini le mot Je oh. J'rentre chez toi par la cheminée Comme si j'étais le Père Noël ouais. Fonce des, cheveux, le con Me pose pas trop de questions quand je fonce des sourd Homme en club, dernier paire et dernier veston Je ne verra d'autre que du cash en balle Chez nous le marchand de sable, c'est le marchand d'armes Ta vie coûte moins cher que 400 balles Je prends le sol chez toi pour un grand standard. Après le girobo, a mis à le gyro bleu. Ma mère, mon père, je fais plaisir aux deux Fuck la ligne, je veux du sirop de bœuf Quelques flow à bigraft, dis-moi qui on veut Je vais voir le rouge dans tes yeux Après le feuilles dans tes yeux Que tu me regardes dans les yeux Quand je roule la fusée qui nous mène dans les cieux Je vais voir le rouge dans tes yeux Après le deuil dans tes yeux Que tu me regardes dans les yeux quand je roule la fusée qui nous mène dans les cieux J'allume un j'enroule deux p2 deux, Tiens Rouge dans les yeux J'allume un j'enroule deux P2 Tiens Rouge deux, les Je me suis un verre Je vais le siroter Je rentre à footlock, je prends au moins siropé Changerai rien même si je renais le V12 et Biturbo La femme est perturbée Le niveau se situe oh la concu va tituber y tu parles beaucoup, j'ai vu. Fuck c'est moi ton élu, meilleur salaire que toi. Fuck tes 5 ans d'études, la ZP localisée. Concu et et Prends au sérieux ce que te dis et j'nique la prod lumière tamisée. Ah, le flow est tout terrain, es T'aimes s'ils sont sous terre. Beatmaker on coupe tes mains si tes prods sont toutes merdeuses. Le flow est tout terrain, es T'aimes s'ils sont sous terre. Beatmaker on coupe tes mains si tes prods sont toutes merdeuses. Je vais voir le rouge dans tes yeux, après le feu dans tes yeux, que tu me regardes dans les yeux quand je roule la fusée qui nous mène dans les cieux.